Que disons-nous avant la paix Ô oh mon Dieu, je cherche refuge en toi du tourment de l'enfer, du tourment de la tombe, de la sédition de la vie et de la mort, et du mal de la sédition de l'antéchrist.